Ensemble, profitons de ces moments, de ces souvenirs. Pour nous joindre, un numéro de téléphone, 04 50 56 01 48, du lundi 9h30 au vendredi 10h. Si absent, laissez un message. Qu'allez-vous bien Ensemble, on est bien de mes rêves que vous venez d'entendre eh bien c'est l'indicatif de cette émission dimanche musette suivie elle de dimanche variété voilà c'est dit c'est fait je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi je m'en souviens encore donc que je vous propose tout simplement d'écouter Qui vous passe par la tête Redonner tout simplement comme ça Peut naître un jour une chansonnette Qui fera le tour du monde pour Crois oh, pas J'ai fait cette chanson Sur mon accordéon Un soir à la veillée Près de la cheminée Allez savoir pourquoi J'étais content de moi, il faisait froid dehors, oh, je m'en souviens encore. Si la vie est une belle histoire, il faut toujours suivre son chemin. Travailler, espérer et y croire, pour naître aussi la gloire en son destin. J'ai fait cette chanson sur mon accord d'air soir à la veillée, près de la cheminée Allez savoir pourquoi j'étais content de moi Il faisait froid dehors, je m'en souviens encore Et ça tourne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 soutien le rossignol des vosges est- ce que cela vous dit quelque chose si cela ne vous dit rien je vous conseille vivement d'écouter C'est interprété par Christelle Jean-Blanc et Cyril Renaud. S'il vous plaît, deux références. s'appelle Fernand Chevalier. Son orchestre vous la connaissez peut-être pas mais voilà, il va nous interpréter Un soir d'été. parle souvent de fleurs. et eh oui, eh bien, dans cette émission de Dimanche Musette, nous allons parler de la fleur nivernaise avec Étienne de Normandie et son orchestre. Ton ma jolie fleur nivernaise, tu es la reine d'Anne. Des instants de bonheur Dans tes bras j'en suis forte Tes doux baisers, tes yeux de braise Mettent tout mon être en émoi J'aime le rire, j'aime la voix De ma jolie fleur d'hivernaise On a chanté les Mexicaines, les Italiennes Les belles Napolitanes On a mon terre brésilienne et peruvienne, des sens pas jamaïcaine, notre rêve des japonaises des milanaises ou de femmes martiniquaises. Je rêver rêve le bout des plaisantes françaises, j'aime une petite hivernalise. Tourne à jolie fleur Tu es la reine dans mon cœur. Je vis des instants de bonheur. Dans tes bras et j'en suis fantaises Tes doux baisers, tes yeux de braise Mettent tout mon être en éloi J'aime le rire, j'aime la voix De ma jolie fleur hivernaise Des indiennes, des colombiennes Gauguin, les tailles taïtiennes Cheveux des peines Filles fleurentes et lointaines Notre-hôte-aimait des portugaises Des polonaises, des danoises Ou des finlandaises Moi je préfère me vous déplaise Une française, une jolie fleur d'hivernaise Toi ma jolie fleur d'hivernaise Tu es la reine dans mon cœur Je vis les instants de bonheur Dans tes bras et j'en suis forte aise Tes doublés et tes yeux de braise Mettent tout mon être oh, en moi J'aime le rire, j'aime la voix De ma jolie fleur hivernaise à on en a entendu parler personnellement je ne les ai pas connus mais la marche des gaulois ça peut rappeler quelques souvenirs à certaines et certains d'entre nous d'entre vous pourquoi pas Sors c'est votre radio sur le 91 et le 102.5. Allez, le plus beau tango du monde, le plus beau tango du monde d'amour par Frédéric Buch et son orchestre. Elle sera suivie, cette mélodie, par Michael Richard et Adeline et Sébastien Perrin, ma romance d'Italie. C'est une valse italienne. C'est FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Sorgia FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. J'ai des souvenirs de vacances, une belle histoire qui commence. Les guitare chanter dans la nuit Et le grand amour a fleuri L'italienne sur du de velours Tu y t'y rêves d'un instant Car les chansons ça Je suis rentré, le cœur blessé Sur cette mélodie le temps a passé Mes jeunes ne peuvent oublier si ma romance d'Italie m'a duri de cent mille fais moi danser comme autrefois si la dolce ta rivado il cette sept mélodie rivo dans si comme chaque fois si la Et mandorite sur cette mélodie Fais-moi lancer comme autrefois Zina dolce vita Ziva romanse initali Et mandorite sur cette mélodie Fais-moi lancer comme autrefois Zina dolce vita cette mé puis moi dans comme autrefo' la sors gfm c'est votre radio sur le 91 et le 102.5 on continue dans la valse avec la valse à bonal mes amours je ne connaissais pas du tout le volet le volets pardon de mes amours nous allons le découvrir ensemble C'est Nathalie Bernard et Jérôme Richard qui vont nous interpréter un très, très, très beau tango, le tango de Monovergne. Et puis euh, après, on va encore parler de fleurs. Oui, mais cette fois-ci, on parlera de fleurs du Pays Basque par Chantal Souloux. Petite fleur du Pays Basque Elle qui donne son âme Chaque fois qu'elle s'enflamme Quand arrive le week-end Alors là, elle se démène Partout en France, elle déchaîne La foule du bal balmusette Le public l'adore Son accord Et sa voix cristalline nous réchauffe le cœur Petite, petite fleur du Pays Basse Viens vite, viens vite, charmer notre cœur Avec toi la vie est belle oh, Tout s'éclaire et c'est merveilleux Petite, petite fleur du Pays Basse Viens vite, viens vite, donnez du bonheur Les gens qui t'aiment te rendront l'amour que tu leur apporteras toujours. Ah la Laroche, la de la Dominique Floquet avec la en la fait. Oh là là, tout à programme. Sorg GSM, c'est votre radio sur le 91 et le 102.5. termine cette émission Dimanche Musette à Dio Et on dédie cette très très très belle mélodie à toutes et tous, vous qui écoutez le dimanche matin, mais aussi le mardi matin cette émission de Musette, unique sur les ondes d'un très peu très peu nombre euh, de radios. Nous sommes à Sorgia FM, une des rares radios qui euh, diffusent du musette le dimanche matin. Le dimanche matin. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est pour toutes et tous, vous qui aimez euh, cette émission et qui aimez surtout, surtout Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Voilà, Dimanche Musette laisse maintenant la place à Dimanche, variété chanson française, bien évidemment, avec Caroline grim La vie sans toi. Là, dans cette émission, nous allons retrouver les années 80, 90, et eh oui, un petit retour en arrière. J'ai le annuaire ou votre documentation. demandé consulter le nouvel annuaire ou votre documentation. Consultez C'est pas marrant, tu sais la vie sans toi. C'est pas marrant, tu sais la vie chez moi. Les autres gens me font comme qui dirait, tu vois, ni chaud ni froid C'est pas tellement, tu sais, que ça va pas Y'a même des jours qu'on s'est plutôt sympa Ça ne fait qu'un hiver et deux semaines hier que t'es plus là L'heure du bureau un peu plus tôt L'heure du resto plutôt solo L'heure du dîner un peu paumé, la vie sans toi c'est ça tu sais. Quelqu'un t'a plu et va savoir pourquoi tu as gommé deux ans de toi et moi. Deux ans sans trahison. Heureux à la maison, c'était comme ça. Quelqu'un t'a vu dans un endroit à toi où je ne vais plus de peur que tu y sois. Tu avais rien Y'a rien à ajouter, pour toi ça va L'heure du bureau un peu plus tôt L'heure du resto plutôt solo L'heure du dîner un peu paumé Les vie sans toi c'est ça tu sais demandé Je ne revois plus les champs de toi et moi nouveaux amis et c'est bien mieux comme ça. Les photos de nous deux j'en ai fait un grand feu, plus rien de toi. J'ai un copain, tu sais, qui vient, qui va Pas installé, vraiment, chacun chez soi Quelqu'un qui parlait, mais je fais que parler De toi et moi L'heure du bureau, un peu plus tôt L'heure du resto, plutôt solo L'heure du dîner, un peu paumé La vie sans toi, c'est ça, tu sais la vie sans toi. La vie sans toi. Sorge c'est votre radio. Sur le 91 et le 102.5. Catherine Lara, Nuit magique, 1986. Dalida, Alain Delon, Parole, paroles Parole. parole. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. histoire d'amour que je ne cesserais jamais de lire des mots, faciles, des mots fragiles c'était trop beau tu es d'hier et de demain bien trop beau tu toujours ma seule vérité mais c'est fini le temps des rêves les souvenirs se fanent si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 une fois des mots magiques des mots tactiques qui sonnent faux fait mon rêve défendu oui tellement faux mon seul tourment et mon unique espérance rien ne t'arrête quand tu commences si tu savais comme j'ai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 Juste une parole... Début de soirée, nuit de folie. Alors, la nuit de folie, oui, c'est encore en vogue. Oui, dans les discothèques, bien évidemment. zure Elle a les yeux revolvers. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues Et je devine des histoires défendues C'est comme ça Tellement si belle quand elle sort Tellement si belle, je l'aime tellement si fort Elle a les yeux revolvés elle. elle a le regard qui tue Elle a tiré la première M'a touché, c'est foutu Elle a les yeux revolvers Elle a le regard qui tue Elle a tiré la première Elle m'a touché, c'est foutu Un peu et un peu seul sur la terre Les mains tendues, les cheveux en arrière Et j'aime ça À faire l'amour sur des malentendus On vit toujours des moments défendus C'est comme ça Tellement si femme quand elle meurt Tellement si femme je l'aime tellement si fort Elle a les yeux revolvés Elle a le regard qui tue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 Ton corps s'achève sous des draps inconnus Et moi je rêve de gestes défendus C'est comme ça Un peu spécial elle est célibataire Le visage pâle, les cheveux en arrière Et j'aime ça Tellement si femme, quand elle dort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 Femmes libérées, comme s'il y avait des femmes prisonnières. Ce dont je crois, ce dont je crois, l'oppression de la jante féminine, oui, oui, oui, oui faudrait peut-être bien qu'on revienne à des meilleures solutions, parce que pour le moment, elles sont pas bien généreuses vis-à-vis -vis de la jante féminine. En cachette, c'est bien plus marrant Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Etre une femme libérée Tu sais c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Etre une femme libérée Tu sais c'est pas si facile Au fond de son lit Un macho s'endort Qui ne l'aimera pas Plus loin que l'aurore Mais elle s'en fout Elle s'éclate Elle s'éclate quand même Je ne la laisse pas tomber elle est si facile et tu es femme libérée tu sais c'est si facile c'est passé ne la laisse pas tomber elle est si facile et tu es femme libérée Etre une femme libérée Tu sais c'est pas si facile Elle fume beaucoup Elle a des avis surtout Elle aime raconter Qu'elle s'est changé une roue Elle avoue son âge Celui de ses enfants Écoute même un petit joint De temps en temps Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile être une femme libérée Tu sais c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Femme libérée Tu sais c'est pas si facile De la Sorge FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. France Segal, poupée de cire, poupée de son, 1965, s'il vous plaît. Mon cœur est gravé dans mes chansons Poupée de cire, poupée de son Suis-je meilleure, suis-je pire Qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon Poupée de cire, poupée de son Mes disques sont un miroir Dans lequel chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisée en mille éclats de voix Autour de moi j'entends rire Les poupées de chiffon Celles qui dansent sur mes chansons Poupées de cire, poupées de son Elles se laissent séduire Pour un oui, pour un non L'amour n'est pas que dans les chansons Poupées de cire 국민 ember dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je souffre, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son sous le soleil de mes cheveux blancs poupée de cire poupée de sang mais un jour je vivrai mes chansons poupée de cire poupée de sang sans craindre la chaleur des garçons poupée de cire poupée de sang François Valéry nous dit que il faut nous aimer vivants et eh bien aime nous vivante s'il vous plaît Vers la fin Au nom de l'amitié Ou simplement pour chanter. Glenn Manson avant de nous dire adieu et eh bien avant de nous dire adieu nous allons rester encore un tout petit moment ensemble puisque après nous allons retrouver Julien Claire qui nous demande de lui faire une place c'est avec beaucoup de plaisir Diez oz, mon amour, puisque c'est fini, nous Oui, c'est fini, nous deux. Oui, amour, fini nous deux. Amour, comme si c'était la première fois, encore une fois, toi, toi et moi, puisque l'amour s'en va. C'est Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Fais-moi une place au fond de et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond ton cœur Pour que je t'embrasse lorsque tu pleures Je deviendrai tout fou, tout clown, gentil Pour que tu souris Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid Ressasse-moi mes souvenirs Je serai jamais éteint au Hautain, lointain Pour que tu sois bien Fais-moi une place Dans tes urgences Dans tes audaces Dans ta confiance Je serai jamais distant Distrait, cruel wa men je veux pas que tu t'ennuies je veux pas t'ais je voudrais que tu Géant Je me ferai Tout neuf, tout beau Tout ça Pour être à toi Je me ferai Tout neuf, tout beau Tout ça Pour être à toi On peut pas, j'allais dire, on peut pas s'en passer de Juju. et eh bien, ma préférence. Oui, Julien Clerc avec Oui, ma préférence. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplait. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est Ma préférence à moi Oui, je sais Cette aire d'indifférence Qui est sa défense Vous fait souvent enfance Mais quand elle est Parmi mes amis de faïence De faïence Je sais sa défaillance le sait on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est et déjà vous parlez d'elle à l'impafait mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi ça je sais quand elle a froid Ses regards ne regarde que moi Par hasard, elle aime mon incertitude Par hasard, j'aime sa solitude le croire moi seul je sais quand elle a froid ses regards ne regarde que moi à hasard elle aime mon incertitude par hasard j'aime sa solitude je le sais sa façon d'être à moi parfois vous déplaire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 ma préférence ça moi ma préférence ça moi Émile image Émile Image, les démons de minuit, qui sera suivi par Lio. Fallait pas commencer, ça c'est une mise en garde. GFM, c'est votre radio sur le 91 et le 102.5 Tu regrettes ces gars Mais maintenant c'est trop tard Tu m'a vite un connard hey! avec un canapé Tu hey! allais pas commencer Tu regrettes ces gars Mais maintenant c'est trop tard Tu m'a vite un connard avec un canapé Tu allais pas Ça m'a vieux tu vas Ça m'a vieux tu vas Ça m'a vieux tu vas me payer La vengeance c'est un plat rappeler de Mélodie, cette charmante petite jeune fille, bien sûr, qui n'est plus jeune aujourd'hui, bien évidemment, il n'y a pas que les grands qui rêvent, non, il y a aussi les enfants, et les petits-enfants, et aussi les ados. c'est la destinée la destinée de chacun et de chacune mais cette fois-ci c'est monsieur Guy Marchand qui va nous l'interpréter avec l'orque avec l'orchestre pardon de Vladimir Kosma allez c'est pour terminer cette émission de dimanche variété Destiné On était tous les deux destiné voir nos chemins se rencontrer A s'aimer sans demander pourquoi Toi et moi destinés Inutile de fuir ou de lutter C'est écrit dans notre destiné Tu ne pourras pas y échapper graver la venue malgré nous doit toujours devenir tout mon désir d'amour inespéré imaginez inavoué Dans la vie aucun jour n'est pareil tu t'ennuies tu attends le soleil impatiemment et peurment destinée Depuis longtemps j'avais deviné Qu'à toi l'amour allait m'enchaîner Quand je rencontrerai quelque part Ton regard Destiné Où es toi qui m'est destiné Si jamais vous reconnaissez Je voudrais vous entendre crier la l'avenir Malgré nous doit toujours devenir Tous nos désirs d'amour inespérés Imaginés, inavoués Dans la vie Aucun jour n'est pareil Tu t'ennuies A le soleil impatiemment qui per du monde passnez Aki et Le grand rideau vient de se baisser Sur les terres Merci de votre fidélité. Merci d'être fidèle à Dimanche Musette, Dimanche Variété. On se retrouve très bientôt pour la rediffusion de cette émission, mardi prochain, 10h-12h. Merci de votre fidélité encore. Je vous embrasse et je vous aime.